sil vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. s e J'aimerais ne pas être portefeuille. Sil vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Boug、er. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je gardais la maison, j'ai usé プリン、レバーロード vos prisons。Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. voilà comme une tombe, et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui. Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre. s o r comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, s je vous prie, ne m'inventez pas. Vous, vous l'avez tant en fait, fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu i g n o r a n t Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé e putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide, quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte de sot, ce n'est que moi. C'est elle ou moi Celle qui aime ou n'aime pas Celle qui règne ou qui se bat C'est Joséphine ou la Dupont Fille de nacre ou de coton Et c'est mon cœur Ou bien le leur Celle qui attend sur le port Celle des monuments aux morts Celle qui danse et qui en meurt Fille bitume ou fille fleur Et c e s t ma mère ou la vôtre une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai vous ai rêvé depuis longtemps. Libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu. Si、coups Des Richesses inconnues, la mère à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. えっ S'il vous plaît S'il vous plaît Faites-vous léger